بسم الله الرحمن الرحيم ما هو موضوع الباب السابع الموضوع حبه حبه هل المشركون يحبون الله شركاءهم و... وهل كل من يحب غير الله اشرك وا في محرم كذلك شيء حابه محرمه ان تحب شيئا مما يؤديك الى العصيه طيب ثم نواصل قال المصنف رحمه الله وله ما عنه اي عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سر اس من كنا فيه وشدا بهن علاوه الايمان ان يكون الله اف ان يكون الله ورسوله احبا إليه مما من ما سواهما تصح عن انس يرى عنه انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اخرجه واتفقنا عليه ك وكانوا يودروا veritablement quand je serai mis auprès de lui plus que son père son fils et de tous que tous les gens وعظم من كمال الايمان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء On a cité déjà que le fait d'aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Implique D'aimer Allah azawajal Sans quoi cette mahabba Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Sans mahabba pour Allah Ce n'est pas une mahabba qui est charia Par exemple Abou Talib Il aimait son neveu Mais de quel amour Asabiyya Ce n'est pas un amour pour Allah Sans quoi il aurait dit La ila illallah سكين سبالك يقول يشرح الكلمات لا يبن وحدكم لا يصل الله لمن كامل الذي تبرأ به ذمته فليتبرأوا به ذمته ويدخل الجنه بلا عذاب فجاء سي لمن كامل Ce n'est pas du coufre de ne pas aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus qu'autre, mais, une camale à l'iman, ma habatuhu ala kouli chèque. Al-sharh al-jmaali. Il nous dit, le Résulou Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, qu'il ne dit pas l'iman à l'insan, qu'il ne dit pas l'iman à l'inman, qu'il ne dit pas l'iman à l'an, qu'il ne dit pas l'iman à l'an, qu'il ne dit pas l'imman à l'an, qu'il ne dit pas l'imman, qu'il ne dit pas l'imman, qu صلى صلى صلى الله الله الله عليه عليه عليه وسلم وسلم وسلم النبي que que la personne de la foi, celle qui lui permettra rentrer au sans châtiment plus quiconque وذلك أن حب صلى الله عليه وسلم يعني அத்தாய் ரசூலம் ஹப ல والعادي لديني ومحبه ومحبه الله ورسوله لا تصح الا بامتثال اوامر الشرع وشناب نواهي وليس انشاد القصائد واقامه الاحتفالات وتدحين الاغاني دونك ايميل النبي النبي صلى الله عليه وسلم انقدم الى الله عز وجل كان النبي سلوكيه انforme qui retransmet point d'Allah دونك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل لذاته لا يحب لذاته انما يحب لله والذي يحب لذاته والله فقط ايه للسل كي يميء pour lui meme لا له موريجفيرس يا الله النبي صلى الله عليه وسلم لم والله celui qui dit qu'on aime le prophète صلى الله عليه وسلم pour lui meme on va du shirk كذا الحب c'est l'amour ibada Là, on ne parle pas de l'amour, tabiri. On ne parle pas de l'amour, tabiri. Donc, si quelqu'un, il dit, j'aime le messager, on dit, j'aime le messager, vraiment. Alors, si tu aimes Allah, tu dois l'obéir. C'est ça que l'auteur, il dit. Car aimer le nabi, wa sallam, ça veut dire quoi C'est pas faire des poésies sur lui, ou célébrer sa naissance, ou faire des chansons qu'il le cite. Là, c'est lui obéir. Et ça, l'amour. Les gens, ils vont te dire, j'aime Mohamed. Ils vont écrire Mohamed sur les murs partout. D'accord Ils vont écrire des poésies avec du chirc dedans, comme, مثلا, Al-Burda. Al-Burda, cette fameuse poésie qui ne contient pas le chirc. Ou autre, parmi les choses des générations. On l'a dit au début. Là, tu as tout le monde comme tu as vu le Nassara ibn Maryam. Il n'exagère pas en personne comme on fait le Nassara avec Issa. Et ce n'est pas l'avouer également, ça m'en pas. Ou aller, on peut ça tout mais invoquer, ça m'en pas. Vous visez ça tout pour chercher la baraka après sa mort, ça m'en pas. L'amour pour le Nabi Salla Allahu Alayhi Wasallam authentique c'est de lui obéir. C'est la marque d'amour. Il y a bien un exemple donné par Cheikh Al Albani, rahimoullahu ta'ala. Il y avait des habitants pas mieux de Toutla, c'est Toutla. Et ils ont voulu s'agareter. Cheikh l'a dit là. C'est moi qui sers. On a deux beaucoup. Et le doit bien assister. Le chien a dit c'est moi qui sers. Tu vois. Il a dit suffisamment par respect pour toi, par amour pour toi. Il dit mon amour, mon respect et obéir à mon ordre. C'est moi qui sers. Donc c'est ça la réalité. Quelqu'un qui t'aime, tu as pas qu'il t'obéit. Parce que celui qui t'obéit, tu fatigue. On se rends que tu ne l'aime pas. Mais cela ne la plus grande marque d'amour qu'une femme puisse donner à son mari c'est de lui obéir c'est pas lui faire les meilleurs plats c'est pas porter les plus beaux vêtements vraiment en soi ou autre se maquiller à long terme de temps non c'est de lui obéir quand tu prends les plus grands plats après tu obéis pas il peut aller au restaurant il peut avoir des beilleurs plats encore d'un enfant pour son père c'est qu'il obéisse quelqu'un qui t'obéit te facilite la vie grave C'est qu'ils obéissent, tu fatiguent. Même si tu dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu dis-moi, mon amour, que tu dis, pour bon, sortir pour moi, ne se rapporte lorsque tu m'obéiras. Car mon droit sur toi, c'est l'obéissance. Le droit du mari sur la femme, c'est qu'elle obéisse. Le droit du père sur l'enfant, c'est qu'il obéisse. Et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui te dit, j'aime Allah, et qu'il ne lui fie pas d'adoration, ton amour, il n'est pas valable. Ce qu'Allah, il veut de toi, c'est que tu l'aimes, dans un amour qui te force à le dire en adoration. Le Nabi sallalahu alayhi wa sallam il veut que tu l'aimes d'un amour qui te force à le suivre et à l'obéir. Comme les gens qui disent moi j'aime les salafs. Et mais les salafs, qu'est-ce à dire L'amour que tu as pour eux doit te forcer à suivre leur voie et à pratiquer comme ils ont pratiqué tant que tu peux. Imagine quand on a dit à Asar et les salafs ils ont dit ainsi plus et tu n'es pas professeur, tu écoutes tout ce qu'ils disent, c'est pas un amour véritable ça, c'est juste on va dire une prétention. D'accord Une prétention. Le vrai amour qui sert à la personne, c'est un amour légiféré qui amène à un suivi correct dans la religion. Et même dans la dunya. Même dans la dunya, c'est un amour qui t'emmène à faire ce que la personne que tu aimes, faute de toi. Même entre les koufars. Sommé a-t-il Al-Fawaid Al-Nafi al-Iman La yadullu ala khurujan al-Islam ne peut pas dire qu'il n'y a pas de foi ne peut pas dire que tu es kafir ça a plusieurs hadiths sont venus et ça veut dire par là la foi complète la foi parfaite et non pas le coup en soi irrémédiablement les textes faut les comprendre comme le concours des salaf thaniyan an al amal min al iman lan al mahabba min a'mal al qalbi les signes de la foi comme l'amour est un acte du cœur ثالثا وجوب تقديم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبه الولد والوالد والناس اجمعين obligatoire mais le message d'Allah صلى الله عليه وسلم plus que le, notre père plus que nos enfants et plus que les hommes réunis et quand tu aimes quelqu'un tu cherches à lui ressembler car pourtant il est un modèle وكذلك من محبه الرسول que tu le ressembles Oï tu le ressens dans les choses qui sont liées au djinn et dans les choses purement naturelles en cherchant par cela la récompense à rendre des choses que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait t'adûna en guise d'adoration sans en faire comme lui juste une chose que tu faisais en tant que être humain qui aime de de de côté naturel celui qui fait ces choses là pour ressembler au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il fait une niya de ta'aboud, il est récompensé. Par exemple, ses coiffures, comme il se coiffait. Ce n'est pas une chose, la sallam, qui est liée au ta'aboud, comme il se coiffait. C'est une chose qu'il aimait, mais c'est quoi fait de toute façon Parce que ça lui plaisait. Donc quelqu'un qui vient et qui dit « Je fais une coiffure comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam », on dit « Si tu as niya en cela, et de te rapprocher de lui, et de lui ressembler, en visite d'oration, tu es récompensé. Sans quoi, tu as des choses que les gens peuvent faire, que lui faisait, et que l'autre faisait, par exemple, la barbe. Aujourd'hui, la barbe, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on met en la barbe maintenant. D'accord Il dit, je rejoins mon prophète avec la barbe. Est-ce que tu est as voulu enverser la barbe ou ressembler à un autre Tu as voulu ressembler à un autre Tu n'as pas la récompense, la somme-là. même ta barbe, elle arrive à ta poitrine, tu ne la touches pas, tu tailles les moustaches, Et tu ne le fais pas pour ressembler au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais tu le fais pour ressembler à un, à un artiste que tu as vu, ou à un sportif que tu as vu, on dit, tu n'as pas la récompense. Tu ne l'as pas. Comme je disais l'autre jour. D'accord Là, tu n'as pas la niyad de l'acte. Il y a tout le monde qui a fait la récompense. Il y a tout le monde qui a fait la récompense. Il y a tout le monde qui a fait la récompense. Rasoulis Alors, on ne s'adresse pas à moi Dans ce hadith, il indique qu'il est obligatoire d'aimer Allah et son message libre de quiconque Et l'amour qu'on a pour le Nabi s.a.w. ce n'est pas l'amour qu'on a pour Allah également L'amour qu'on a pour Allah c'est qu'il est obligatoire d'aimer Allah et qu'il est obligatoire d'aimer Donc, quand il est amour à le Nabi s.a.w. c'est un chirk On est d'accord où le Nabi s.a.w. est l'amour qu'elle nous a donné de lui donner مناسبه الحديث التوحيد يوجد حديث ابو توحيد حيث يدل الحديث على وجوب تقديم محبه الله ورسوله على من سواهما لذا تكون المحبه عباده وصف عباده دليل لا شرك والحديث ان انديك لobligation de faire prédominer l'amour pour Allah et messager sur quiconque entre eux en deux en deux et que également ce hadith indique que l'amour est une adoration et toute adoration pour ce Allah je cherche to comme au l'instant L'amour qu'il y a eu à Allah, on ne le donne pas au Messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais on donne l'amour qu'à Allah, lui qu'on donne au Messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'ibad, hein Et ce qu'on adore, c'est Allah. Donc on oublie au Messager pourquoi Pour Allah. On oublie au Messager pourquoi Pour Allah. Il dit « Et il dit اي عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب الي منهما ان يحب المراه لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان بعد اذ ان كذا الله منه كما يكره ان يذخ في النار وفي روايه لا يجد احدكم حلاوه الايمان حتى ذكر الحديث وكلاج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث choses celui que nous aura trouvé ou on trouvera par elle la faveur de la foi que Allah il s'en s'agit sur plus aimé de vos croyants que quiconque. Et lorsqu'il avait une personne qui ne l'aime que pour Allah et qui déteste retourner dans le coufre après qu'elle l'a l'on est sauvé tout comme il détestorait et jeté au feu. Non. Donc ça s'amène au wala wal bara. L'amour de jazaf. Chose qui est devenue très faible chez la plupart des musulmans en cette époque malheureusement. Et Cheikh Al-Albani quand a dit qu'il a décrit cet amour réel qu'on aime quelqu'un pour Allah bi kulli al-'azwaj wal-'asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis-sabr c'est parti là. Et ce ceux qui ont cru et qui ont vrai dans le bien qui sont joign ont la patience et qui sont jeunes en vérité. Allah dit "Hazalou mahabba fillah." Ce prodigue le conseil s'entraider dans ce qui apporte un un haïr. D'accord Qui t'a des fois réprimandé, a vraiment des affaires, on va dire tu l'aimes pas. Tu as des gens pense que lorsque tu réprimandes, tu les aimes pas. Dis non, parce que je t'aime que je te réprimande. C'est ouais. comme tu épreuves ton fils, si c'est médisse, par un mot pour lui pour qu'il soit, qu soit droit. D'accord C'est une mahabba. Même le fait de parler sur le jeune de bid'a les gens de, de garman, c'est le mahabba pour les musulmans. Car c'est pour que les gens ne suivent pas ces traces. Et lui-même, c'est une rahmah pour lui. Quand il y a un mal-qayyama, cela minimisera de son mal. S'il accepte la nasihat, il va laisser. S'il ne la laisse pas, au moins il dira, il y a un mal-qayyama, alhamdulillah, que tu es mis en garde contre moi, comme ça j'ai moins de suiveurs, j'ai moins de péchés. Ce jour-là, il réalisera, tu vois. C'est pour ça que les salafs disaient que les salafs disaient que ils ne sont plus plus accordus pour les gens que de, de tous les gens, plus que leurs leur propres parents. Car ta mère va t'aimer Ce qui ne sera qu ça pas forcément T'empêcher de faire un mal de, Parfois, des fois tu vas faire un mal Et ta mère ne va, va pas t'en empêcher Ou ton père pareil Mais Sunni, Salafi, Basir Lui, peut t'en empêcher Pourquoi Pour l'au-delà Quel amour que la mère peut avoir pour son enfant La kafira là aussi L'animal aussi là pour son enfant Ça c'est la rahmah que Allah a mis sur terre Sa rahmah elle est de 100 degrés Il a mis un degré sur terre, c'est celui qu'on trouve de la mère pour son enfant. C'est pas forcément la mère muslima. T'as des mères kafiras qui aiment leur enfant plus qu'une mère muslima, elle aime son enfant. Là c'est un âme naturel, on parle pas de celui-là. On parle de là de l'amour légiféré. Et maintenant une mère muslima, c'est cette amour-là en plus, c'est une nirma. C'est une mère muslima, elle t'aime d'un amour naturel, en plus d'un amour d'inni, qui fait qu'elle est, est salafia et elle sait que tu vas t'égarer. Et là elle se compte avec toi comme il, comme il se doit. comme il se doit. Et quand tu as ce, ce taufiq-là, que tu as une mère qui t'aime, de l'amour tabirien, de l'amour, et de l'échadri, du fait qu'elle t'aime dans les limites de, de la législation et qu'elle est sur la clairvoyance, alors ça n'a ainsi qu'à pour toi. Vraiment. Ta la belayim, elle va t'aider. Trouver la femme qui te conviendra, elle va t'aider. La stiqama, elle va t'aider. Tout ce que tu confies dans ta dunya et surtout ton akhira, elle va t'aider. elle sera soutien pour toi sans quoi t'as combien de mères qui ont corrompu leurs enfants combien beaucoup il y a quoi il y a la kalimah salaf ay salaf khisal man kudna fihi ay man wujidna khusilna fihi wajada bihinna harawatan iman harawatan iman il y a istizlaz istizlaz afwan ato'at wa tahammul man shakkat C'est de Allah et de son Messager. Que savoir de la foi c'est quoi Le fait de trouver plaisir dans l'obéissance et de supporter les choses qui sont pénibles pour obtenir l'agrément d'Allah et de son Messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui tu vois, qui passe on ne pas devant les choses qui tiennent pas la sœur de demain n'aura pas goûté réellement. On lui dit fais ça non c'est trop dur. Fais pas ça si j'aime trop. Ah c'est suite. D'accord Lui halaloutimen ne l'aura pas trouvé comme il faut. احب لي حين مسواهما المحبه هنا محبته القلبيه كما في حديث اخر احب الله بكل قلوبكم والمعناه انه يؤمركم بكليه الى الله وحده فيكون هو المحبوبه ومعبوده دون سوا من سواه الأمو. محبة بس الامور عشان كيف يجمع المحبه القلبيه بس المحبه القلبيه مش بقىكم بس يقولوا يا الله ثم يقولوا دي المحبه شرعيه عمق قلبيه المحبه هي قلبيه يقول ان يقرا عن يعود في الكفر لشده بعده للكفر يتساوي عند الرجوع للكفر وطرحه في النار كي ديتست retourner la mere croyance يعني تم ديتست كفر دكاك كي اللي pouvoir que il va que brûler سيكيو ادونير ان كافر و سيصا نشوز لاكل celui qui est guidé vers l'islam de s'accrocher C'est de ne pas retourner en arrière. Il fait toutes les causes. Et entre lui, il le couvre toutes les barrières possibles. Et parmi elles, quitter le pays. Quitter les anciens amis qu'il avait. S'il reste avec eux, c'est juste pour les conseiller. Ils n'acceptent pas, ils les délaissent. Les lieux qui sont rentrés auparavant, dans lesquels ils faisaient du char, ils les délaissent. Il ne faut pas retourner en arrière. Et ainsi de suite. Les habitudes qu'il y a auparavant qui les nuisaient, ils les délaissent. Car sans lui, c'est quoi Présarer son, son capital, qui est l'islam. بَعْدْ إِذْ أَنْكَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَاهُ أَنْيُنْكَذُوا فِي الْنَارِ C'est-à-dire qu'après qu'elle allait guider, ils étaient en tournant en arrière, comme ils les resteraient quand j'étais au fond. Notre exemple pour cela, qui sont-ils Les sahabas. Les sahabas. Les meilleurs des hommes, après l'anbiya. L'exemple du tamassouk fiddin, wa sabba alayhi, wa jihad ufihi, wa stiqama alayhi, wa... الْمَسْلَقِ الْمَسْلَقِ الْشَدْعِي كل هذا c'est les sahabah qui sont notre exemple le prophète est notre exemple le prophète c'est un prophète c'est un messager les sahabahs sont des hommes du commun d'accord des hommes du commun ils n'ont pas reçu ce que le message ce messager sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation ils n'ont pas reçu directement ils n'ont pas vu ce que lui il a vu il a vu le jenna il vu le eux ils n'ont pas vu d'accord Donc ces gens-là sont les meilleurs des hommes. Il y a notre exemple à suivre. Et ils sont notre exemple à suivre parce qu'eux-mêmes ont pris le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Et ils l'ont vu. Ils l'ont côtoyé, ils l'ont fréquenté. Donc ils le connaissent mieux que quiconque. Donc on doit, si le Nabi s'agit d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parler à la compréhension à eux. Et pas autre. Et celui qui, il y a des larans, qui parle marse sur eux, ça m'obtadir. « Et quand il y a des gens, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des يقول في الشرح الاجمالي يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الايمان حلى ان الايمان حلواه وان حلاوته لا يحصلها ويسفر بها الا من قدم محبه الله ورسوله الا محبه ما سواهما ولم يحب احدا من الناس الا من اجل الله وفي ذات الله وان يكره الكفر والرجوع فيه كما يكره النار والوقوع فيها Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe que la, la foi a une saveur. Cette saveur ne peut être retrouvée que par trois choses. Que aimer Allah est-ce que ça ne s'agit Qu'il faut aimer Allah est-ce que ça ne s'agit plus que quiconque. Et que lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime pour Allah. Et qu'on déteste se retrouver dans le kufr, tout comme on détesterait être jeté au feu. Le fawait est-il qui s'est passé وإن لا تتحقق لكل مؤمن سبط قويو كي pourra trouver cette saveur. Il ne pourra trouver de pas toi un incréant et tu n'auras pas trouvé la saveur réelle de de l'islam de la foi. Ça a une obligation de présenter l'amour de Allah et du prophète, l'amour de mon siwa. Ça est un جواز عودة الضمير إلى الله ورسوليه معا. Qui est permis de de de de de faire qu'un demire revient à Allah et à son messager. Pas hop il a dit quoi? Dans le hadith, si vous voyez aux roumains, les roumains sont dans le mufanna, le duel, qui indique deux choses. Qu'elles sont-elles Allah et son Messager. Dans le hadith, le Nabi sallam, il a fait une khutbah, et il a dit, et qui ne lui a pas dit que le Nabi sallam, il a dit, tu enfin, vois, il a critiqué, pourquoi Car il a joint entre Allah et son messager dans la khutbah. Et de relâme, il a expliqué, en fait, ce qu'il a dit, c'était vrai, dans la khutbah, il aurait dû détailler. Mieux, en fait. Ce qu'il a dit, ce n'est pas une erreur. Mais comme il l'a dit, ça pourrait porter à confusion. Et la khutbah, c'est un, dé... un moment dans lequel tu peux détailler. Lui ne l'a pas fait. « A'da wa azam wa illa fayajouz za'alik. » Par contre, des choses qu'on voit des fois, des écriteaux, il écrit « Allah, il y a côté Mohamed. » C'est vrai, non اللهم محمد صلو كما امنا الى غيرت الرسول صلى الله عليه وسلم جيت بابي هذا رابعا الحب في الله علامه الايمان خامسا وجوب كراهيه الكفر واهله obligatoire de détester le kofur et ces gens يكون مناسبه الحديث الباب حيث دل الحديث على وجوب تقديم محبه الله ورسوله على محبه ما سواه ومحديث mot l'obligation de faire devancer l'amour d'Allah et de son messager sur l'amour qu'on a pour quiconque بنسبه الحديث التوحيد حيث دل الحديث على وجوب تقديم حب الله ورسوله على من سواه وما يدل ولا ان المحبه نوع من العباده اصرف العباده لغير الله شرك وكيف نقول تتلا وكيف نقول يا ثم نكمل بآثار عن من عباس وهذا الآثار يقول من حب في الله وأبغض في الله ووالا في الله وعادا في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد تعم الإيمان وانكثرت صلاة وصومه أتى يكون كذلك وكان صارت عامة مؤخاة الناس على أمر الدنيا اذريكا لا يجدي او لا يجدي على اهلي شيئا رواه ابن جرير اللي محقق دي كلو اثار الضعيف معناه معناه صحيح الى دي سلوك كريم الله دي تست de الله اي كي سرا عليا الله كي سرا ولا قرنا الله سي كيو بارسولاس كي سوبتيان الاليانس او الله تسنيد الله عز وجل et que le serviteur ne trouvera pas le goût de la foi même s'il fait plein de salawat et plein de siyem tant qu'il n'aura pas acquis cela et que l'ensemble des gens, malheureusement leur fraternité est basée sur la dunya et pas pour la religion et cela n'apportera rien aux gens aimer quelqu'un pour sa dunya n'apportera rien du tout donc là tu vois ça fait un rôle de mutadiah et aux gens qui s'allient au kuffar était dit voir marcher la foulah il fait plein ibadat et dit non mais il est des kuffar oh il aime les gens du mal et il faisait ce genre du faux il sera rien du tout dans le sens où ça peut le monter vraiment le on dit pas que sa salat elle est batila on dit cela le appelle lever le le degré on dit pas c'est un dévot c'est un habid là ou quoi qu'est-ce la aqida les fasida c'est la aqida les fasida il va le salafi même s'il fait peu de ibadat mais qu'il se la aqida sahiha il sera meilleur mieux mieux meilleur, meilleur meilleur que lui meilleur que lui bisouna na wassa ça ça, ça, ça, ça la fille hein la personne donc vous ça faire du vrai possible je dis pas ça pour excuser voilà mon dit pour faire comprendre que ils sont pas égaux comme lorsque les salaf disent que la salane fa saq un sunna awliya Allah wa ubad al bid'a a'da'u Allah que les pervers parmi nos sunna sont des ennemis d'Allah et que les euh, dévots parmi les gens de la Bid'a sont des ennemis d'Allah on ne dit pas ça pour consommer le mal parce que certains salafis feraient normalement, tu as salafis tu te forces et tu te quittes à être droit d'accord, un salafi ne peut pas être à faire assez qu'à la base tu as essayé le salaf et le salaf tu es en garde contre cela mais on fait comprendre que malgré tout c'est important ce chan puis on dit que lui Il est meilleur que on te dise qu'il fait du mal. Mais rien cela, ce sale عف qui est bancal, on doit l'aider à se redresser. D'accord Et se comporter avec lui d'un comportement qui fasse que des fois le haj faut lui faire pour qu'il arrête son mal. Si ça l'aide à se mettre droit. On dit pas ça sale عف c'est pas grave. Là, c'est grave quand même. Il fume ça sa sale عف, c'est grave. Puis il y a ça sa sale عف, c'est grave. Puis il naie que de la musique, ça sale عف de la musique, c'est grave. Et cela peut même sentir la salafie au bout d'un moment, tu arrives à dire qu' son cœur, il finit par devenir tellement feble qu'il finit par rentrer les chevaux-boîtes également dedans. Ou même, certains, à cause de faire des péchés, ont fini comment Par leur iddha. Ça commence par une chose, deux choses, trois choses, pour arriver à au... tout délaisser au final. D'accord Donc ne pas prendre ce genre de affaire pour justifier le mal qu'on pourrait faire. Mais, celui qui meurt là-dessus, ou qui reste sur la sunnah, on ne doit pas avoir le comportement qu'on aurait comme tout à dire. Avec lui. On devra l'aimer plus qu'à Montaïa. Même s'il fait tout ce mal-là. Mais le baltifiant ne l'aime pas. Et on doit prendre la position légifère avec lui pour tenter de le conseiller du mieux, du mieux possible. Il y a une question de l'asthar de la tawhid. C'est quoi le lien de ce asthar par le tawhid Alors, il y a une question de l'asthar. Je l'ai dit de l'asthar. Je l'ai dit de l'asthar. Je l'ai dit de l'asthar. Je l'ai dit de l'asthar. Je l'ai dit de l'asthar. passer l'adoration de la shirk. ses effets, à ma dire que le fait d'aimer l'amour est une adoration et que cette adoration tournée pour ce qu'Allah cela est le shirk. appar Ibn Abbas radi Allah anhu, fi kull ta'a wa taqattat bihim wa taqattat bihim al-asbab, ay qala al-mawaddah. dire que l'amour entre eux s'arrêtera. C'est quand le jour du jugement, des gens qui s'aimaient pour autre que Allah, leur amour سَسْخَا Leur amour اسْخَا الْأَخِلَ يَوْمَا يَزِين بَعْدُوم لِبَعْدِينَ عَدُو إِلَا الْمُتَّقِينَ Que les grands aimés, ceux qui savent en ce bas monde deviendront, yom la qiyama, des ennemis à part les gens qui étaient pires ceux qui sont aimés en Allah d'accord أَذَا أَذَا شَيْمُهِمْ دِدَّن أَلْمَحَبَّ فِي اللَّهِ هو علاقة بالتوحيد كما ترون تمام في لهنا والحمد لله رب العالمين